trente six six les transports publics les transports publics où est l'arrêt du bus où est l'arrêt du bus quel bus va dans le centre ville quel bus va dans le centre ville quelle ligne dois-je prendre quelle ligne dois-je prendre Est-ce que je dois changer est-ce que je dois changer ou dois-je changer ou dois-je changer combien coûte un billet combien coûte un billet combien y a-t-il d'arrêt jusqu'au centre-villebi y a-t-il d'arrêt jusqu'au centre-ville vous devez descendre ici vous devez descendre ici vous devez descendre à l'arrière vous devez descendre à l'arrière le prochain métro rri dans cinq minutes le prochain métro arrive dans cinq minutes. Le, arrive dans minutes le prochain tram arrive dans dix minutes le prochain tram arrive dans dix minutes le prochain bus arrive dans quinze minutes le prochain bus arrive dans quinze minutes, dans quinze minutes. quand part le dernier métro quand part le dernier métro quand par le dernier tram quand par le dernier tram Quand part le dernier bus Quand part le dernier bus Avez-vous un billet Avez vous un billet Un billet Non, je n'en ai pas. Un billet Non, je n'en ai pas. Alors, vous devez payer une amende. Alors, vous devez payer une amende.